pendant le jour Je passe mes nuits à te maudire Et quand la lune se retire J'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd Je tends les bras pour te saisir Mais tu prends un malin plaisir A te jouer de mes avancers Et puis ton rire fend le noir Et je ne sais plus où chercher Quand tout se tait, revient l'espoir Et je me reprends à t'aimer Tantôt tu me reviens fugace Je nalge Mais chaque fois mon sang se glace jour dissipe ton image et tu repars, je ne sais où, vers celui qui te tient en cage, celui qui va me